بسم الله الرحمن دخلنا في باب الشهاده نعم شهاده الدعوه الى شهاده الله لا اله الا الله فتدبروا في اصل الشهاده تعال في الدليل تحفظ له حافظ لا والله سبين ادعو الى الله على نسيره انا ومن ومن اتبعني سبحان الله وما انا من مشتك وما انا احاول ان تجعلها في راسك وترد بها على الجهال والتبليغ اذا رايته سترى tu verras en realite au debut c'était pareil j'étais dans le dorus papa ni boutons e euh, on avait du du comment dirais-je on faisait des efforts pour apprendre dans les moutones de ça tu vois dans la arqiza surtout maltohin 33 ou 4 hada kitab tohid غير ذلك نو يا حادث et euh, en même temps qu'on apprenait le coran dès qu'on trouvait justement c'est adil euh, leur on était trop content tu vois dès que pour sur la sourate dans laquelle tu avais surtout dans sous 3 a dire du wala al-baras tu entends tout dans le juz subhanallah à la fin de vers, euh, la j'adala jusqu'à vers tahrim on a beaucoup et faut euh, compter en fait que si qui entend affaire à, à fournir un effort et eh ben l'effort faut faire dans le coran qu'il y a la basse tous les tous les dileis sont ils sont là quoi tu vois tu as déjà tu vois tu vas voir ils vont prendre plein de moutons c'est bien vois, on ne nie pas mettre ici mettre ici mettre ici plein Adillah le Coran ne connait pas bien on dirait là à la base tout ce que tu apprends les moutons son os il vient d'où c'est du Coran et de la Sunna si tu apprends le Coran tous les moutons et Adillah ils sont avec toi tu es juste à toi après un rattab attraper que tel aya dans tel c'est dans ce sujet elle, et après tu verras toutes les ayats qui ressemblent hop tu en auras en plus dans un mode tu as un d'anil que le Coran tourne au tête dans la ya. Tu vois, qui sont dans le même sens que ces ces versets-là tout de suite. Donc al-baraka fi hizr al-Quran. Au début, ça nous paraissait vraiment un truc euh, Tu veux dire quelqu'un pour Coran de partout disait "Ah oh là là, c'est gros, c'est gravir une montagne." Tu vois. Mais en réalité, c'est une chose qui lorsque tu trouves la himma et que tu avances, tu vois que Allah il t'ouvre les portes. Tu vois. Il vaut que là tu vois qu'Allah il t'ouvre les portes. Il y avait un frère pareil, il était comme ça. Avec le Coran, il avait du mal. Et après, il commençait à lui prendre goût. Et il n'est pas fini euh, du Zahamma. Et il y avait une haraka dans laquelle il faisait euh, surat al-Bakara. Il n'est pas fini du Zahamma encore. Et il voulait faire des doulots du de Coran avec un prof. Il avait du mal à le tajoui, tout ça. Il avait du mal à prononcer. Et euh, on lui dit, va dans la haraka avec un tel, et il fait le Coran avec lui. Et il dit, monsieur, ils sont dans surat al-Bakara. Je n'ai pas fini du Zahamma. Il dit, toi, calme, tu vois. Il l'a pris en cours, tu vois, il l'a pris en cours, le... il ne sait même pas, où... il est peut-être arrivé au premier hizb par là, tu vois, il raconte. Et il faisait une demi-page par jour, le professeur de Talqin, eux ils répétaient chacun leur tour, et le lendemain, et pour le lendemain, il va arriver avec le hizb. Le lendemain du surat al-Baqarah ou lui il faisait de... de... Non, il l'avait laissé du Zahmachas, il, il, il rentrait avec eux, tu vois. Et euh, il, était, il, il était déjà au début du surat al-Baqarah dans le premier hizb, à peu près, encore au début, au premier quart par là, tu vois. Et le prof, il nous talquine toujours une mi-page, demi demi-page. Il lisait le prof. Et après chacun devait lire le, la page, tu vois. Il a dit pour demain, on le prendait par cœur tout ça. Donc pour le lendemain, ils venaient, ils, ils étaient tous au tasmih, ce qu'on appel par cœur. Et comme ça, il avançait, avançait, avançait, avançait, il avançait, avançait. Ce qui soit arrivé au euh, avec le prof avant euh avant avant la fin. Il y a eu des événements que le prof ne venait plus, il y a eu des empêchements. Et comme il était lancé, il a dit « Ah, je vais finir ». Il a fini tout sur le, sur le, le bacara. Et après, il revenait au début, ce qu'il avait manqué. Il a pris sur le bacara par cœur. Et après, il s'est dit « Si je suis pris sur le bacara, je pense que je prends le Coran, Inch'Allah ». Et après, il a continué. Il a fini tout et deux ans, il n'est pas fini. Pour dire. Il est arrivé juste 10 ans. Ça, ça veut dire On peut dire il faut pas que les gens ils s'imaginent que c'est vrai que ça ferait vraiment c'est pas vraiment dur mais en réalité alors il a fait le Coran quand tu comptes des fois tu tu tu quand tu quand, quand, quand, quand quelqu'un fait un tas mine de Coran tu dis, le trouves trop dur là il y a trop de versets qui se ressemblent là les domma vient là la fatha vient là là j'y arriverai pas et tout et quand tu, vois, tu te mets toi à la prendre cette, cette partie là tu dis, en fait ça va tant qu'en fait c'est pas si dur que ça hein c'est chiter qui te peut dire regarde Tu n'auras jamais de verser à sa main celui-ci, celui-là, celui-là, tu vas t'embrouiller, tu ne pourras pas. Ton cerveau n'auras pas la place pour te rentrer. Tu as trop de bêtises à sortir d'abord, tu vois. Il te sent des chibouettes comme ça. Et au final, tu te dis en fait, non, le Qur'an, quand il vient, c'est lui qui te sort les choses, qui ne te servent à rien. Et il y a dans ton cœur. Voilà, caramallah, il a trouvé qu'albique. Parce que ça, il ne faut pas avoir peur. Voilà, il ne faut pas avoir peur. C'est lui qui peut nous chagir. Le Qur'an est le baraka. Moi, ce cas, c'est juste le Qur'an. Si j Eh ben, tous les moments que j'ai, en dehors des doulos, je ne sais pas faire d'autres choses, tu vois. Peut-être en dehors en arabe, et encore, si j'arrive à bien le réviser, c'est... Ça... C'est pour ça que là, je laisse un peu sur le côté, je fais mon rajah à fond. Au début, c'est comme ça. C'est comme une riade. C'est comme un sport. Dans le sens où, au début, tu n'es pas habitué. Tu vois, donc tu as un peu du mal. Regarde quand on faisait de l'endurance à l'école. Je ne sais pas ce qu'on a fait à l'école. Oui. Quand on a dit je détestais cela l'endurance. Moi j'aime courir, un ballon pas de problème. Cours comme ça se pousse seul dans le vent, j'ai beau rien de ça. Bref. Quand on a commencé l'endurance, au début le prof il disait on faisait des coureurs 5 minutes. Je pas deux tours de piste peut-être, tu vois. Le grand piste là, le 400 m là. Et au début on a couru et fini on était soufflé, tu vois. Après 15 d'après, on a couru à 1 heure. Quoi, 1 heure Après 15 après, on a couru 20 minutes. Et on voit que le week-end qu'on a fait pour les 5 minutes, c'est même ça sont passées pff, comme ça. On ne se même pas rendu compte. Et quand on a fait les 20 minutes, le cardio elle est passé pff, comme ça, c'est même pas rendu compte. Tu vois. Et après, à chaque séance, vous courez 20 minutes ou 2 demi-heures, je sais plus c'était combien. Et après tu vois que c'est facile. Les 5 premières minutes qu'on a fait, elle c'était bien plus éprouvante que les 20 minutes qu'on faisait au final. Je je sais pas l'endurance, ça me pour te dire la facilité, c'est-à-dire qu'en fait, ton corps il s'habitue. Et bah ton cerveau c'est pas il continue de le mémoriser. Tu verras aujourd'hui, tu vas me réviser par exemple deux versets Tu vas la répéter, répéter, répéter, t'auras du mal Après tu vas passer une demi-page Après tu vas passer une page entière Et des fois tu vas lire une page seulement comme ça Tu vas lire 5 fois ça dans ta tête C'est pas un mot clean, tu vois Mais t'auras déjà un aperçu général La première fois que tu la répètes pour bien la, la mecriser Et aussi, plus tu vas comprendre l'arabe Bien sûr, et plus ça va te faciliter Parce que quand tu mémoses que tu ne comprends pas, c'est dur C'est vrai Donc les deux ils vont ensemble, la langue arabe, tu vois Et ta langue arabe, justement, c'est un mouma arrasa. Les haïfs de la Qur'an, ce que tu as appris en langue arabe, tu le vois. C'est quoi le but de la langue arabe C'est quoi le but Tu parles avec les gens dans la rue. C'est le kitab ou le sunnah. Donc, en fait, tu fais un tatbik. C'est ce que tu as appris en langue arabe comme règle dans le Nahou. Tu te dis pourquoi il y a une fataha ici Tu réfléchis, tu as l'irrab. Pourquoi il y a une domma ici Après, tu comprends, tu es super content. En plus, ça fait de mémoriser sa tête, tu vois. Tu te rappelles que là, ça peut être qu'une domma, ça peut être autre chose avant je fais pas tragique de n'importe quoi en fait c'est peut-être que demain c'est montada ici ou ça faeil ça te paraît évident tu vois ça te paraît évident donc sa tête d'accord sa tête et en même temps le coran tu apprends le plus riche des vocabulaires waqala Allah il apprend le plus éloquent qui soit la parole la plus parfaite qui soit ben elle est parfaite on va dire on va pas dire plus la parfaite qui soit donc tout cela va t'amener à quoi savoir ça va la langue arabe va te dire dans le fils du coran Et le Qur'an, il va te dire dans, dans la langue arabe. Et si jamais tu lis le, le Qur'an et tu le comprends, c'est magnifique. Des fois, je me rappelle, on faisait la salat avant, au tout début. Il va me réciter, je ne sais pas ce qu'il disait. Quand il récitait, par exemple, « Al-A'la »« Sa b'hissi m'ra'biq al-A'la » Ça paraissait long, super long. Franchement. Maintenant que tu la comprends, tu te dis « Mais il n'y a rien. » Tu vois, elle, courte, la tu vois, elle écoute la surat. Elle t'écoute la surat. Elle dit « Non. Quand vous vous rappelez de talawar avant en France, les premières années, c'était physique. Et pourtant, ils faisaient talawar de... même pas de douze, comme tu as dit. En une heure, elle est finie. En une heure, elle est terminée. Tu vois Et ça ne parlait pas assez long, long, long, long, long, long, tu vois Parce que tu ne comprends pas ce qu'il dit. T'as vu qu'il prenait le moustrafe à côté en français, il faisait lire avec, mais on était perdu, je ne sais pas où est-ce qu'il est qu l'imam. Avant qu'on connaisse que le moustrafe, ça ne savait pas le tenir dans la salate. Ce n'était pas le sunnah, tu vois et après quand tu penses à comprendre et tu fais le talawih on arrive à des meds le talawih c'est pas pareil c'est pas une heure des fois c'est en al-raqad c'est pas une heure avec Shia Yahya franchement c'était euh... voilà quoi des fois c'était en nuit 10 hz lui est Shia Ahmad Wasabi t'es là tu te grattes tu te... tu te grattes le front tu te grattes le dos tu plies ton genou tu dis oh là là <rire> tu vois et dès que tu es commencé à baisser l'intonation tu dis il va faire recours et hop il repart tu dis laïlaïlaïla <rire> mais on comprenait Ça veut dire que ce ce ce le le le comment dirais-je le tarawih je à lui tout ça quelque hein, chose quoi. Hein Voilà, tu attends Abu Abdou montre le tournef ri pas, tu vois, c'est pas tout le monde qui arrive à tenir. Mais quand tu vois, quand tu entends l'imam il reste tu comprends ce qu'il dit, ça t'accroche. Ça te tient, tu dis alhamdoulillah je comprends ce qu'il dit. Tu vois. Et ça le but de tarawih c'est que ça rentre dans ton cœur que tu entendes et que ça imprègne sur toi. Alors quand tu comprends pas, c'est dur. Donc le jahel, c'est ton pire ennemi. Il te la ibada dans et la lourde. Et quand tu as le Coran, tu ne comprends pas, tu vois, le Dja, c'est ton pire ennemi par rapport à ça. Donc là, nous cherchons à celui qui peut. Franchement, le Coran, il apprend autant qu'il puisse. Et c'est que du Khayr. Le Moum al-Qayyana, tout ce qu'il a, a, a mémorisé, il va s'élever en degrés pour prendre au Jannah. Puis il l'aura mémorisé, puis il va s'élever au Jannah. Et également, la l'angarab. Les deux, ils vont ensemble. Mais prendre la l'angarab, pourquoi Pour comprendre le Coran. Et la Sunnah. Donc, ne pas dire, ah, c'est dur, je n'arriverai pas. Fait. Fait اتجي واك على يطوي له البوطه نعم دونك نقول في مناقشه هذه الايه اين المناقشه طيب بابا انا سبيلي الطريق نعم وسنتي ما معنى البصيره لعن نعم ما ما ندعو الى الله ندعو الى الله ندعو الى الذين و... الله الذين الله لله نعم لله ما انا سبحان الله وتسبيح تنزيه الله من اي عن. عن اه عن اه تنزيه الله تنزيه الله عن كل عيوب ونقائص نقائص طيب نواصل يقول عن ابن عباس رضي روانهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثا معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتيكو من من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شارة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله ترجمنا صلى الله عليه وسلم il a dit que النبي صلى الله عليه وسلم a envoyé معاذا إلى اليمن au يمن il lui a dit la première chose tu vas certes te rentre auprès d'un peuple disjoint du livre et que la première chose de laquelle tu les appelles c'est qu'ils fassent la shahada de la ilaha illallah bien sûr avec le sens compris dans une version qu'ils unifient Allah dans une version an iabudallah qu'ils adorent Allah fainhum ataa'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim khams salawat fi kulli yom wa layla donc s'ils obéissent à cela c'est le rappel de de cette shahada alors informeleur que Allah Fait-leur savoir qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 salawats, de nuit comme deux jours. Quand on dit de nuit, c'est l'Icha. D'accord. Ce n'est pas le cas qui est mal-là, ce n'est pas le cas, c'est l'Icha. « Faïn hum à ta'u'ka illézalika fa'a'limuhum an Allah f'tarada alihim sadakatan tukhazu min agniya'ihim wa turadu ala fukara'ihim »« Et si y'a m'étobie sa salat, c'est-à-dire qu'ils ont pris la shahada, qu'ils ont fait la salat. » il accepte la charité. Dieu leur a également leur rendu obligatoire une aumône, là c'est la zakat. On a dit la zakat, toute somme de sadaqa كذلك. Qui est prise de leurs riches pour être mise aux pauvres. Fa inata'u li zalika fa iyyaka wa qara'im amwalihim wa ttaqi da'wati mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Il a dit j'ai rempli de la prière, shahada, salat, zakat, alors C'est-à-dire, tu dois prendre d'eux cet argent-là, mais prends garde à ne prendre leur meilleur, le meilleur de leurs biens. Et crains la vocation du lésé, qu'il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Non. Et là, dans ce hadith, Mouraz bin Djabel a été envoyé après que Ali bin Abi Talib a déjà été au réunis auparavant avec euh, Khalid bin Walid. Mouraz n'a pas été le premier. Il était envoyé également, lui, avec Abu Musala al-Shahadi. L'Ambit Salah, c'est là qu'il aurait dit « Il te qu'Allah, il s'en m'a connu. Ou à d'bije, Hassan al-Siyyat, tamhuha. M'a khara ki al-nas, b'khara ki al-hasan. » À ce moment-là, qu'il aurait dit cela. Également, il aurait dit « Je ne sais pas si c'est dans ce hadith-là. Non, ça n'a pas d'hahdi. Je vais les confondre. » Et Mu'az, à ce moment-là, il était jeune. Il trouve que le alim, Kabir, Il est plus important que le Dieu. Quand le Nabi sallallem dit « Le baraka man akabirikum »« Le baraka avec vos grands » C'est qui les grands Les grands font le savoir de la Sunnah qu'ils soient jeunes ou âgés. Omar a dit-il à nous dans son majlis Shura il avait des jeunes et des gens âgés. Il faisait rentrer le Narbes. Narbes c'est encore âgé un, un garçon à ce moment-là. Il était plus le savoir que bien des gens âgés dans son majlis. Donc le Kabir, ce n'est pas forcément, comme on dit, celui qui est vieux. Mais c'est sûr que plus il est vieux et plus il est savants, et plus il sera fort. Narb, en d'autres personnes-là. Mais ne pas non plus dire, lui, c'est un petit, du fait qu'il est jeune. Ce n'est pas ça, un petit. Le taouil des petits, c'est les gens de la Bidra. Il y a tous les sunnis, les Kabir. Et après, il y a tafawat, certains sont plus grands que d'autres. Donc il a envoyé Mouraz au Yémen, chez les gens du livre. Il a dit, شرح كلمات. كيف تكون ديمو؟ بعث اي ارسل. فدبعثه انvoie. وواش كنا قريصوا هاد لا ديجا؟ دونك داب ان دوز ان دوز. تفاكر دي ديفيرس. اا ورقه البعثه في كل ايوا ارسلت. ورقه البعثه في كل مت رسوله. بعث بمعنى ارسل انضموا ويه. اللي نويم معاذ الان 10 avant son hajj. rah pou kulli bis salat rasin fa satasbu haj donc c'est peu tard avant bon sa mort également al-kitab c'est qui al-yahoud al-nasara ma'ruf pou kaysan bi al-kitab kaysan usbi al-kutub wal-ummiyun yaskunun ba's al-livr shaharat alla hayla Allah eh le fait de la qala al-murad bi dhalika nutqan wa ma'rifat ma'naha wal-'amal bi mujtadaha bi dhabira shaharat bas man la taqdir prononcer non ce qu'ils comprennent le sens et qu'ils œuvrent en conséquence. Ah ça, avec le simple fait de le dire, Adamna va pas. Bien que si le dit au début, nakbal minhu. Mais après ça apparaître si vraiment il a compris et qu'il agit, ça apparaît par la suite. Obta'uka lidhalika ay aamanu bidhalika wa 'amalu bih. C'est-à-dire si ton biais, le fait qu'ils ont cru en ce que tu leur as dit et qu'ils ont œuvré. Iftarada ay awjaba que Allah vous rend obligatoire. Ça d'accord Murad azaka kamouladji c'est la zakat fa iyyaka ibran garde iyyaka huna c'est prend garde karaim amwalihim ay khiyarha limiyadul urbia ne les prend pas kamouladji prendre des zakawat au pense la suite est distribuer aux pauvres ittaqi da'wat almazlum ikran la vocation du lésé c'est dire djal baynaka wa baynaha wiqaya biladl notre toi et elle une protection qui est la justice sois juste وحجاب معنى حائل قصده اجاب دون في الحديث هذا سي كم نقوله شيء اللي في عقله يطاج يقول في الشرح الاجمالي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الجبل واليا على اليمن ورشده الى ان ي... الى ما يجيبه ان يعلمه وابتداء ذلك بدعوه الى توحيد الله وافراده بالعباده Donc là dans ce hadith, on apprend que le Nabi sallalah alayhi wa sallam a envoyé Muaz en tant que justement wali, c'est-à-dire gouverneur au, au Yémen. Il lui a aussi dit ce qu'il devait à ce quoi il devait appeler les gens. Et il a commencé par la da'wa au tawhid, qui est de une l'unification d'adoration. Fa inistajaba li dhalika fa in alayhi, fa in alayantu an yukhbirahum bi aujaba alwajibat ba'd at-tawhid, wa huma as-salat wa zakat. Ensuite Et lui, le Nabi s'en a enseigné à Mouaz que si jamais les gens acceptent le touhid qui doivent les appeler ce qui est le plus obligatoire après le touhid qui sont la salat et la zakat Fa'il n'intesalou amurahu Fa'il n'a alihi an yura'i fihim janib al-adl fa'la yadurrahum O'il fa'la yadurrahum bi-arzd khiyer bi-arzd khiyer l'amwalihim lianna dhalika dhulm lahum wa dhalika mimayastasiru من استصغرهم فيدعوه فيدعون عليه دعوه المظلوم لا ترد ودعوه المظلوم لا ترد وكلا دي ensuite d'être juste envers eux car s'il avait venait à prendre leurs biens parmi les meilleurs de leurs biens cela serait une injustice ce qui les mettra en colère et qui les poussera à évoquer contre lui et l'invocation de l'injuste ou plutôt du lésé contre l'injuste est exaucée نعم الفوائد من الحديث اول ما يبتدا به الْدَعْيَةَ تَوْحِدُ اللَّهُ Donc en premier le prédicateur commence par الْدَعْيَةَ تَوْحِدُ ثانيا الْدَعْيَةَ تَدَعْرُجْ فِي الْدَعْوَةِ وَالْبَدَعْتُ بِالْأَهَمْ فَالْأَهَمْ La dawa se fait par étapes On commence par le plus important d'abord C'est pas que tu viens quelque part Les gens ne connaissent pas le touhid Et tu leur dis par exemple Tu leur dis que la vie que c'est interdit On commence par ça D'accord On commence par le plus important ثالثان Ça montre que puis que sont les salawat les 5 par jour. Et attention le fait d'appeler au tawhid vous passez également tu fais pas une calebon de car. Quel Hanbier dans les autres dans les autres peuples, on appelle au tawhid et également ils ont fait le blâme du bon de car. L'autre a blâmé la la la, la sodomie. Shu'ayb a blâmé le fait que les gens ils trompaient les gens avec le dans dans dans la pesée et également couper la route. Et ainsi de suite. Les gens disent ouais, appelle tawhid, c'est tout. Non non. On commence par le touhid mais rien n'empêche que les choses qui sont graves et qui sont répandues au sein des gens, on les blâme également. Enfin, on les blâme également. Et d'autres choses après peuvent fait, être repoussées peu plus tard. Un salat al-wit, là il y a cette wajiba. Que la salat al-wit n'est pas obligatoire. Car elle ne fait pas partie de 5 salawat par jour. Fardiyat al-zakat, que la zakat est obligatoire. Sa'ad al-san, un zakat là tout le temps il y a le kafir. Cette zakat là n'est pas à donner au kafir. Dans le hadith il dit bien tu la prends de leurs pauvres c'est-à-dire pas au des musulmans mais plutôt à fond tu la prends de leurs riches des musulmans pour la donner à leurs pauvres mais le kafir il peut recevoir la zakat si c'est un muta'allif qulub celui dont on on gagner les cœurs ça c'était avant quand l'islam était encore faible au début maintenant il y a plus besoin de le faire comme dit le jinna wa bi sabian anna al-fuqara' min ahl az-zakat qul libu tout parmi les gens qui mettent la zakat il y en a d'autres il y a pas que les pauvres sabian anna al-fuqara' طيب سام... ثمينة جاواز دافة الزاكات كل... كلها لسنف واحد من انسافة ثمانيا qui les permet de donner الزاكات à une seule catégorie parmi les 8 catégories de gens qui mettent الزاكات تاسيان لا يجوز يخرج الزاكات من بلديها إلا إذا عوديم الفقراء فيها qui n'est pas permis de sortir الزاكات d'un pays sauf si on ne trouve pas de pauvres ça c'est le mustahab mais en réalité tu peux donner الزاكات à l'extérieur النبي صلى الله عليه وسلم قد سلام الزاكات من خالد mais la parle je pense qu'il parle surtout du du gouverneur comme le gouverneur Ammar Zakawat ils en ont pas ailleurs lui. Lui dans son pays il les donne. Maintenant quelqu'un qui donne sans qu'il acte lui-même en forde, il peut donner à qui Donc, si tu vois pauvre près de chez lui, c'est mieux. Un voisin, un proche parent, d'accord Et si il voit pas, il voit à l'extérieur, il préfère à l'extérieur des gens qu'il connaît ou des gens qui sont ses proches à l'extérieur, ou qui sont awla, par exemple, je sais pas, mon frère celui avec Demoutadia, il là-bas il y a des des sunnis ou des gens qui sont la khair ou ce genre de choses, et ben acte wakil anfa. d'accord. 10. Il n'est pas permis de donner la zakat aux riches qui ne sont pas parmi ceux qui donnent la zakat, à des riches. Sauf dans des cas. Dans des cas, par exemple, un voyageur, un riche devrait la zakat celui qui a contracté une dette pour pouvoir euh faire un sort aux musulmans par exemple. alors qu'il est riche à la base, mais il a pris de son argent, on peut lui donner la, lui donner la zakat à lui. Ha'adiyah achar, tachrim ahz la zakat min khiel el mael wa inama yukhazhu al wasat qui n'est pas permis de prendre dans la zakat le meilleur des biens des gens. Mais tu prends le juste milieu, tu ne prends pas non plus ce qui n'est pas bon. Là on parle de ceux qui ont du bétail ou qui ont des récoltes de dat ou de raisins parmi les choses on ont, ou le blé ou l'ange, je suis en train de prendre la zakat, tu ne prends pas ce qu'il y a de meilleur et tu ne prends pas non plus ce qu'il y a de, de, de, de, de, de mauvais. Tu prends le milieu. Je le sais bien. Sauf si lui te donne lui-même ce qu'il y a de meilleur, tu prends. « Saniyachar tahrim et zolm bidjamir anwa'i » Que le zolm est interdit dans toutes ses formes. « Saniyachar est déjà abatté de mazloum ou en kanak fa'ajiran » Que la vocation du lézé s'exhauste, même si c'est une personne qui est immorale, ou même si c'est un cas à faire. يَا كُلْمُنَسَبَتَ الْحَدِيثِ الْبَابِ C'est quoi le rapport du hadith par rapport au chapitre حَيْسُ دَلَّ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَ يُبْتَدَ بِهِ الدَّاعِيَ الدَّاعَوَاتُوا الْإِشَارَةَ الْلَا إِلَى اللَّهِ Donc ce hadith ne montre que le prédicateur qui commence par rapport au premier par الَا إِلَى اللَّهِ نعم On passe le moulahaza, on passe directement au deuxième dalil قال ولهما عن سالم بن سعد لهما في بخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو وقت ين ارايا غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وكالذي النبي صلى الله عليه وسلم في معركه خيبر جو ستر دوني ليتندار غدا ان امم كي ايم الله اي رسوله و باركي الله فرا a connu la victoire pour conquérir la Khaybar. Fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Donc les gens passaient la nuit à discuter qui donc recevra ces trésors. Pour dire regarde, la chose commandée était importante à leurs yeux. Ils ont pas dormi de la nuit pour savoir qui aura cela. Falamma asbahu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kullu mirju an yu'taha. Et lorsque le matin est arrivé, ils se sont rendus auprès du prophète sallallahu alayhi wasallam et chacun espérant recevoir le tanda. Fa qala ayna Ali ibn Abi Talib? Fa qilahu ishtaki aynih. Farsilu ilayhi, fa utiya bihi. Abasa ka fi aynih wa da'a lahu fa baraka an lam yakun lahu wajun. Tu qasit li an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadi, wa Ali ibn Abi Talib. Ils ont dit, il se plaint, il avait mal aux yeux, comme s'il avait une conjonctivite ou une chose dans ses yeux. à, à pas resalter. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a convoqué. Donc il l'a ramené. il a craché dans ses yeux, c'est-à-dire il met de la salive dans ses yeux et fugurit il fugurit automatiquement aussitôt comme si ça n'avait rien eu. Fa'ta wa rayah, il a passé le étendard. Yaqul anfusura rislik atatanzila sahatahum, thumma du'uhum ilal islam wa'birhum bima yajib 'alayhim min haqqi Allah ta'ala fihi. Fa wallahi lan yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min khumr an-na'am. min khumr des humres. Euh n'a dit pas. D'accord Il se ce que tu étais leur terre, leur territoire. Ensuite, appellez à l'islam et affirmez-leur de ce qu'il leur de ce qu'ils leur, qui leur accompent. Comme le dit Allah Azza wa Jalla. Et après il a dit je jure par celui dont mon nom et dans sa main au mes deux mains sont en droit. Dans... Euh non, je jure plutôt enfin par Allah que le fait qu'Allah guide à sa seule part à cause sur les meilleurs pour toi que les chameaux rouges. qui étaient les meilleurs des richesses à l'époque des Arabes. Non. Donc, regarde dans ce hadith, comment Allah, il comprend les choses. Que tous voulaient une chose, illégitime. C'était une chose qui était noble. Ce n'est pas de l'argent, là. C'est un foudre qui prouve qu'Allah t'aime, que son messager t'aime, que toi, tu aimes Allah et son messager. D'accord Donc, tous voulaient avoir ce mérite. Et tous attendaient cela. Le madame, c'est tous venu pour l'avoir Et pourtant qu'est-ce qu'il a reçu Quelqu'un qui ne le pensait même pas, qui était occupé par autre chose, Ali qui est même aux yeux. Tu vas pour te dire des fois les gens se battent pour une chose, elle est pas pour toi, elle est pour quelqu'un qui, qui ne sait pas même pas. Il l'a pas demandé. Même Omar disait c'est la seule chose que j'ai vraiment voulu avoir une autorité. Mais pourquoi pas pour l'autorité en soi Le fait que le messager salla Allahu alayhi wa sallam a dit que celui qui aura l'étendard, c'est quelqu'un que Allah aime. Et que son messager aime. C'est vrai qu'il le voulait en fait, tu vois. Ça mérite Azim. donc c'est Ali Ibn Abi Talib qui l'a reçu et Ali il était jeune également à l'époque très jeune il y a une question sur le mot « Yom Khaibar » et « Azot Khaibar » sur les Yahouds « Raya » c'est quoi « Raya »?« Y'a alam al-harb »« Y'a humilouha emir al-jaish » c'est l'étendard qui est porté par le chef des troupes aux turquis au front Aujourd'hui ça c'est plus ça maintenant Awass ça ça Yadukun ay yahudun ils ont discuté toute la nuit de cela Adaw ay zahabu sabahan que le matin ils se sont rendus auprès, auprès du Nabi sallalahu alayhi wa sallam Yashtaqi ay nay ay deux malades biramda ces yeux des, ces yeux étaient malades ça dit a été atteint d'un mal à cause de de la poussière du sable et autres bosqa ay tafala yani positionner cracher ba raa ay shufiya yakouti giri an faws ay mudi pa stamir ala reslik ala mahlik laisse dans le sens euh dans le hadith on dit dans le sens comme si c'était un élan et pourtant reslik dans le sens de méditer tafakur taamul je peux pas vraiment te te dire précisément ساحتهم اي صحه فيnal ارض وهي ما حولهم اي سو leur territoire en fait ادعوه من الاسلام المراد هنا اشعرتان شو ذابيل افعل شعرتان حق الله فعل الواجبات وترك المحرمات سلوا الله ce soit dans l'adoration et de l'obir de faire ce qui est obligatoire et de ne c'est ce qui est interdit yahdi yarshud ki Allah guide une personne khomr attention, là c'est Homr avec ce qu'on m'aime c'est le pluriel de rouge de Akhmar il se dit Homr, ça va être quoi le pluriel de Hamir, Himar, Zan donc attention, c'est Homr, il ne veut pas Homr le pluriel de Homr c'est le pluriel de Homr et il n'y a rien à faire avec l'arabe avec l'arabe ou avec l'arabe avec l'arabe avec l'arabe donc ce sont لشامو rouge qui était les plus grandes richesses des arabes à l'époque يقول في الشرح الاجمالي يخبرنا السهر بن سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر وعد بان يدفع العلم لرجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله فضل الناس في تلك الليله يحمنون من من هو ذلك الرجل ولما جاء الصباح ذهب الناس مبكرين وكل منهم يامل ان ان يحوز مثلا ان يحوز ذلك الشرف العظيم فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فاخبره اخبره انه مرمود من الربد فطرب بجيئه فجئ به فتفلى في عينيه فشفيتاه في الحال ثم سلمه أرايا وأمره أنبيا يسير على محمله ورفقه فإذا نزل قريبا من القوم فإن عليه أن يبدأهم بالدعوة إلى الإسلام فإن استجابوا له فإن عليه أن يفقهم بما يجب عليهم ثم أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مراغبا له بالخير مبينا له بالخير أنَّ صَوَابْ إِرْشَادِهِ لِشَخْزْ خَيْرُ مِنْ إِمْلَاكِهِ إِمْتَلَاكِ الْلِبِلِ الْحُمَرِ Donc là, dans l'explication le... générale, il dit bien que النبي صلى الله عليه وسلم dans la razade de Khaybar a averti les gens qu'il allait donner l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et que son messager et Allah aime. Donc les gens ont voulu cela, ce fâdl. Et toute l'union a discuté qui donc sera cet homme-là. Et le lendemain matin, ils sont tous venus tôt. En espérant se voir ce, cet étendard. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ali, il s'est informé qu'il était malade des yeux. Donc il l'a convoqué. Et de là, il l'a cracheté, cracheté dans ses yeux. Et de là, il se guérit aussitôt. Et ensuite, il lui a donné l'étendard en lui disant de partir, de se rendre auprès des gens de Khaybar, et de leur informer, du moins d'Allah azawajal, de l'y appeler. Et que si jamais... Un seul homme répondrait favorablement, cela serait meilleur pour lui que les chameaux rouges. Et c'est l'inverse également, que Allah, si je guise une personne, cela est meilleur que la meilleure des richesses du monde. Donc en est-il déguerrer une personne En est-il déguerrer de des gens d'une main entière On t'appelle une bid'ah, on t'appelle un éguerrement, on t'appelle une marciah, taperre de chira que les gens te suivent wallahi azbi Allah Qu'en est-il? Il dit Fawaid, bien le mérite d'Ali ibn Abi Talib radhi Allah anhu et le rejet des nawasib. Celemote le mérite d'Ali. D'accord? Radhi Allah anhu et ça c'est une réfutation sur les nawasib. C'est qui les nawasib? Ceux qui n'aiment pas les gens de la maison prophétique. D'accord. Non. ثانيا إثبات صفات محبّة لله عز و جل comme les tribus de l'amour pour الله سبحانه وتعالى ثالثا بيان مُعْجِزَة الْنَبِي صلى الله عليه وسلم ça montre le miracle qu'il a guéri علي بيزن الله directement رابيان حيلس السحابة للخير qui montre le souci que السحابة donnait pour le bien savoir qui donc est cet homme qui aimait d'Allah et de son messager et qui aura l'étendard خاميسان سوالة الإمام عن رأياته و تفاقوده لأحوالهيم que le dirigeant doit justement a te rouge au propos de ces des gens qui sont sous sa charge sous sa responsabilité et savoir comment ils vont et ainsi de suite ça dit ça وجوب الايمان بالقضاء والقدر حيث حصل رايا من لا يسعى لها l'obligation de croire au destin justement du de fait que cette raya a été accordée à quelqu'un qui ne la cherchait pas sabihan ala alqaid an yaltazima aladab wa rifq que le chef de troupe doit avoir le bon comportement et avoir la douceur qu'il faut sans ne pas avoir à côté le faisant penser comme étant faible là, il doit rester fort aux yeux des gens, mais ça n'empêche pas d'être doux fa minan wujub al-bada'a bi-da'awati l'islam comme l'al-qetal les man lam tablu'hu al-da'awah amma man bala'atou al-da'awah فَيُسْتَحَبْ تَبْلِيرُهُ إِنْزَارُ إِنْزَارَهُ كَمْ الْكَتَلِ Donc, il est obligatoire de commencer la darwah à l'islam en premier lieu avant de combattre. Pour ceux qui n'ont pas reçu la darwah. Pour ceux qui ont déjà reçu la darwah, alors il est préférable de l'avertir d'autres fois encore avant le combat. Tayyib, le kafir, on le combat pourquoi pour, si pour son kufr Ou on le combat pour l'islam Pour l'islam. Car si on combattait pour son kufr, on ne prendrait pas de lui l'ajizia. Dans le combat pour l'islam, c'est-à-dire qu'il se range sous les règles de l'islam, le jugement de l'islam. Si il refuse l'islam, alors il paie l'ajizia. Pour dire, on ne t'impose pas d'être un muslim, l'aïk al-rafeddin, mais on t'impose de ne pas t'imposer devant l'islam. Non. C'est-à-dire, tu veux rester kafir Amr al-qaïdallah. D'accord Tu n'as pas le droit. On ne peut pas te penser d'être muslim, tu vois. Par contre, on va... d'empêcher de faire en sorte que l'islam ne soit pas la part la plus haute. Là, on sera à nous. Quand les muslims viennent à un endroit, ils ont, ont, ont, ont conquéris une terre. Qu'est-ce qu'ils font Ce qu'il y a imposé, c'est les hauts de l'islam. Et le carafé, si vous ne pouvez pas les faire, il n'y a, a pas de la jizya. La jizya, c'est un dirham, par homme. Ce n'est pas pour les enfants, ni pour les femmes, ni pour les vieux. Ce n'est rien du tout. Mais c'est pour les aviliers. C'est enfin, pour dire que tu es sous notre contrôle. C'est pour dire que tu es sous notre contrôle. Et c'est un khalil pour toi en réalité. C'est un khalil pour toi. M'aiment. T'asya na takfif il l'usma achara ta'indou dans l'amal. Pour que ton sens soit rendu licite, le fait de prononcer les deux shahara ne suffit pas. Il faut que tu agisses également. Aachir al-jawaz al-halif al-al al-futia il t'aakid qui les permet de jurer lorsque tu fais une fatwa pour confirmer ce que tu dis. 11. جاوازة الحاليف بدون استحلاف المسلحة qui lui permet de jouer sans qu'on te demande de jouer, pour un intérêt parce qu'à la base tu joues quand on te le demande mais des fois tu peux jouer sans qu'on te le demande si il y a un intérêt 12. فضل الدعوة إلى الله والتعليم c'est qu'on te mérite de l'appel à Allah et de l'enseignement 12. مناسبة الحادث إلى الباب 13. حيثو دال الحادث على أن أولا ما يبتدابيه الدعي الدعوة إلى الإسلام واول ركن في الاسلام وهما شهادتان كل حديث demonstrates que la première chose par laquelle on appelle la personne c'est l'islam et que le premier pilier en islam c'est la c'est quoi c'est les shahadatain les deux attestations les deux attestations et ensuite vient la salat puis la zakat il dit ملاحظه remarque wa qif al imam nahwa al kuffar in kanu ahli al kitab yukhayyiruhum bi wahid miner امور salafa à la à l'ertib celui le dirigeant musulman parce qu'il vient justement devant les koufars avant de les combattre il leur propose trois choses et dans l'ordre awwalad alislam qui qui se convertissent salisan aljizya qui paye la jizya salisan alqital donc soit dire toi tu es hors d'islam tu refuses d'accord tu payes la jizya tu refuses combat on te combat non pas de jihad chadiq c'est dire au musulman quand كانوا وثنيين يخيرون بواحد من امرين الاسلام او القتال c'est même pour des idoles autres que les gens du livre alors il leur propose soit l'islam ou soit le qital et on dit le plus arjaah معاملة الوثنيين كمعاملة اهل الكتاب il a été dit également troisième avis et qui est le plus correct c'est que même les idoles la jizya elle paye en fait la jizya est pour tout tout cas affaire le, le plus connu c'est juste pour les gens du livre அஞி முக்க இல்ல ஒயலா ரீலி